sur Radio Campus Lille et vous écoutez la 271 e de Goodbye Kevin. J'ai pas assez de souffle, comment ça va Pierrot Ouais ça va bien Ça va bien Ouais génial Bah devine quoi Toi aussi ça va bien Ouais ça va très bien. Qu dé... Qu'est-ce oui Ça déchire Ça déchire Qu'est-ce que t'as prévu de, de, de beau aujourd'hui pour euh, cette euh, émission Ah j'ai prévu plein de morceaux, mais c'est trop perso, du coup je te le raconte pas. Ah oh là là, c'est que t'as pas fait ton intro. Pas vrai, oh. et bien si. On va commencer de mon côté par un Suédois qui va traîner ses guettes sur la côte ouest américaine et le psychédélisme. <rire> c'est guettes. C'est guettes. <rire> euh, il s'appelle Gaëtan. Ah eh non, c'est pas vrai. Euh, puis on va naviguer euh, sur le projet de la moitié de Tomaga. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, ça ne veut rien dire. Bon, on va écouter euh, Tomaga, euh, ils sont deux, et ben, un des membres de Tomaga a sorti un projet. On va écouter ça. Puis, on va écouter du bon Garage Punk actuel, tout droit sorti de New York City, USA. Euh, et on va écouter également des Belges qui font du Don Tempo. Qu est ce okay. que c'est le Don Tempo Et après, peut-être si on a le temps, mais je pense qu'on aura le temps, on écoutera un classique... D'un groupe australo-britannique. -bri J'ai cru que tu allais dire Australopitech. C'est bien, ça date d'il y a 10 000 ans. Parfait. Mais, mais australo, ça veut dire que ça vient d'Australie. Oui. Et euh, bon, bref. Très bien. Et eh bien, de mon côté, euh, un petit peu plus simple on aura de bons voisins de Vancouver. Euh, ensuite, on aura un performeur d'Ottawa, euh, de doux rêveurs de Bordeaux, des bons gros chamanes de Lausanne et un chouette, euh, une chouette collaboration de Londres. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Aspect. Eh <rire> euh, bien, on commence avec ce un Suédois, un, un Américano-Suédois pour être précis, même s'il a grandi. Euh, il a vécu à Stockholm, en Suède. C'est Baba Stilds. Baba, Baba. <rire> <rire> baba Berg, Baba Boy. <rire> baba Boy. C'est Baba Stilds cette fois-ci. C'est peut-être le grand frère de Baba Boy. Et donc, lui, il a une carrière de plus de 10 ans, il a 30 ans donc euh, il a commencé la musique très tôt et euh, à la base c'est un producteur euh, il fait des instrumentaux euh, pour divers artistes hip hop, en tout cas ça c'était il y a 10 ans, il était très tourné vers, euh, le, vers hip le hip hop vers ce style musical alors. et maintenant, on y est, euh, quoi, à travers les albums musicaux qu'il fait il est plus influencé par la pop psychédélique et donc son album il navigue beaucoup euh, entre beaucoup de styles Et tout ça porté par une guitare minimaliste et une voix digne de la côte ouest des années 60. Donc on va écouter un extrait de son album qui est sorti courant d'année dernière qui s'appelle Paid Testimony. Il est sorti chez Public Possession et nous on écoute Stockholm. Bah vite d'où il vient attractive moms so lonely by the intercom no one likes to listen fashion sex attitude hbo shows and older dudes pride and shame and interlude anxiety is drunk everything works at a stoplight. and turn don't turn your engine off people come over and talk to you about it you go to the medicine cabinet and open it up and there'll be a little poster saying in case of suicide call cool. you turn on the tv that's near operation these things scare me brightest light in the summertime. rave kids just wasted signs cherry coke lemon lime Neapolitan pizza So many ways to spend a day Long walks, just walk away So hectic, I don't wanna stay Dinner at Cafe Nizza An old friend, a situationist An old flame, a super gross kid professionals carelessly living I can't say that I'm not jealous even though I live my life just like they do Quand je vous dis que la guitare était minimaliste, c'était Stills avec le morceau <rire> Stockholm. Une entrée en douceur dans cette émission. Oui. Mmh. je peux te dire ça a bien changé après. <rire> avec Neighbourly. Neighbourly, ils viennent de Vancouver. Avant ils s'appelaient Speakeasy. et ils ont décidé de changer de prénom. Je pense que c'est lié à leur pratique de la musique. C'est que euh, en gros Neighbourly, ça vient de, c'est un peu voisinage. En fait, c'est un peu euh, être un bon voisin. Tu vois, agir en bon voisin. Et le concept, euh, en tout cas pour l'écriture de leur premier album, c'était qu'ils euh, se donnaient tous de la même manière à fond dans l'écriture du projet. C'est-à-dire que chacun des membres était en charge de l'écriture de deux morceaux. Euh, ils pouvaient emmener le morceau là où ils voulaient. Ils avaient carte blanche. Et le principe, c'était que les autres membres, ils l'accompagnent euh, dans le processus d'écriture et qu'ils le soutiennent et qu'ils l'aident à se débloquer. De, voilà. Et on donc, on du, on un support, peu comme oui. des bons voisins, quoi. Qui te donne un coup de main. J'ai cru que c'était un groupe euh, grossophobe. Genre, on veut pas te bourrer, quoi. N'est Bourli ah Mais bon. <rire> Bref, euh, du coup, il mélange psyché, pop, éclectique, influence funk. Ça va un peu euh, dans tous les. T'as dit, pourquoi tu rigoles C'est l'influence funk. Ouais. Ça a failli dériver, mais. Ah oui, ouais. Comme ouais, ouais. une émission ouais, francophone. Ah, ah, ouais, Tiens, ouais, t'as Et euh, voilà, voilà. Alors, attends, parce que comme je n'ai pas pris mes notes dans le bon sens, euh, voilà, ça, je l'ai déjà dit. Euh, bref, euh, tu as la notion de bon voisinage qui file un coup de main. Et c'est un peu ça, du coup, tout le concept. Nous, on va écouter euh, leur EP qui s'appelle Outside 311, qui est sorti, c'est le dernier EP en date, euh, qui est sorti sur le label Earth Libraries. Et le morceau qu'on va écouter, c'est Small Town Kid. Ça déménage. Maybe looking for a job avec le morceau Small Town Kid je regardais les autres morceaux qu'il y avait sur le P il y avait euh, Do You Have Some Milk Oui Oh I Lose My Salt Do You Have Some Salt ah, j'ai entendu de voisin. c'est pas vrai non c'est pas vrai c'est que j'imaginais je suis parti sur le Nibourli euh, oui. les voisins sympas si tu donnes un coup de main mais bien sûr je vous aide mais bien sûr <rire> non mais c'est bon gardez-la bon bref après avoir divagué c'est dingue On va écouter le projet de Valentina Magaletti, qui est une percussionniste à la base au sein du duo Tomaga. Tomaga, qui est un duo expérimental basé à London, London City. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, et donc là, elle s'associe avec Zongamain. Donc le projet s'appelle V Z. Donc c'est euh, Valentina oh. et Zongamain. Mais oui Ça te parle Bah oui, je, je l'ai passé en début de Tu l'as déjà passé C'est vrai. Ah, Est-ce que c'est avec une boîte en carton et, et un petit chat chaque... Oh oui là là <rire> La dinguerie. Bon, bah je vais le repasser. Euh, ça, ma présentation sera beaucoup mieux, je pense. <rire> Donc, Zongamin, ou Zongamin, on ne sait pas, c'est un guitariste japonais qui est présent notamment dans Vanishing, Vanishing Twins. Oui. Ça, tu te souviens Oui. Ben moi aussi, je me souviens <rire> pas. Et donc, ce projet il s'appelle Suono Asente. Il est sorti chez AD93. Ouais. Et c'est un projet avec des influences hip-hop, dub, post-punk et électro. Point résultat esqui. Et dans le morceau qu'on va écouter, Abba Dash, on est plutôt sur le côté dub. Qui, ma foi, est très très bien. En tout cas, tout l'album, je le trouve chouette. Et au début, je croyais que c'était une, une BO d'un ah album oui. comme c'est un peu écrit de euh, façon bizarre. Euh. Mais, mais moi à l'époque il y avait euh, que deux singles ou trois quoi. Ah bah voilà, c'est pour ça que ça arrive après. Mais peut-être que c'est ça que j'ai passé. On enfin, sait pas. Fin, on sait pas. En tout cas, euh, si vous êtes des fidèles auditeurs, envoyez-nous une lettre recommandée pour nous dire que tu l'as déjà passé. Si vous le faites pas, on se dit qu'il n'y aura personne qui nous écoute. <rire> tout de suite, Abadash de VZ. C'était le projet de Valentina Magaletti et Zong Gamin dans Goodbye Kevin, l'émission de 71, vous êtes bien sur Radio Campus Lille. <rire> en compagnie de Pierrot et de Lena. Voilà. Ouais, ouais, ouais, ouais, on, on va écouter Billy, Billy Lildove, euh, qui est un musicien accompli et performeur dans l'âme, qui vient d'Ottawa au Canada. Il évolue sur la scène rock en explorant, en explorant pardon, un éventail euh, de genres assez vaste. Euh, il passe de la pop au punk, euh, de l'indie à la jungle. Euh, tout y passe, c'est assez chouette. Et euh, lui, il conçoit un peu sa musique comme un moyen d'introspection aussi bien pour lui que euh, pour ses auditeurs, vois-tu, à travers ses paroles. Mais ça, j'ai envie de te dire, euh, est-ce que la musique, ça ne sert pas à ça Si, si, ça sert à ça. Euh, bref, il n'a pas encore d'album si je ne m'abuse Mais il a des singles qui sont sortis l'année dernière Et des versions alternatives de ces singles Pour ne pas dire remix Parce que c'est vraiment pas des remix, C'est ouais. des autres versions Bref, nous on va écouter deux morceaux Histoire que vous ayez bien un peu ce panel en tête Le premier c'est I Love You euh, Vachement entraînant, vachement joyeux, très pop Le deuxième c'est She Got The Bomb Euh, très nerveux, euh, très un peu the street, enfin euh, très cool aussi. Donc c'est Billy Lil Dove tout de suite Et she got the bomb ». D'ailleurs, Dove, ça, je crois que ça veut dire « colombe ». Du coup, il s'appelle « Billy Petite Colombe <rire> ». C'est très mignon. <rire> c'est très, très mignon. Il doit être pour la paix. Oui. Euh, eh bien, on écoute ensuite euh, euh, Laurel Canyon. On pourrait croire que c'est qu'une personne derrière, mais non, c'est un quatuor. Un groupe euh, de garage punk venu de New York, dont le premier album est sorti également en 2023. Et euh, cet album, il a été enregistré par Steve Albini, qui est euh, malheureusement décédé il y a peu de temps, qui est connu pour avoir produit norma... notamment Nirvana. Nirvana Nirvana. Euh, et donc, a... c'est un groupe qui a été euh, repéré également par Iggy Pop, dans son émission. Ils avaient sorti plusieurs singles et EP, mais là, c'est leur, vraiment leur premier album, et c'est un album éponyme qui est sorti chez Agitatid Records. Et donc, globalement, c'est... Euh... C'est très rock'n'roll, c'est un son assez riche et atmosphérique qui nous transporte instantanément. Et nous on va écouter le morceau Eczéma, euh, qui ma foi est très énergique et qui défonce tout sur son passage. Laurel Canyon Ouh, C'est le rock'n'roll, quoi, dans Radio Campus! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tu n'avais pas menti. Ah ouais, c'est très rock'n'roll. C'est dingue. Bon, bon, toutes les influences, c'est rock années 70, garage. Il n'y a pas de surprise. Si vous voulez cocher toutes les listes des groupes qu'ils aiment bien et qu'ils indiquent dans, comme influence, bah vous les avez. <rire> Exactement celle-ci. Celle que vous venez de dire, pareil, c'est ça. Voilà, <rire> parfait. Léna, ensuite. Ensuite, on va à Bordeaux avec Dino D-I-N-O-H. C'est des Français. Enfin, non, pas forcément. Ils peuvent être de Bordeaux sans être Français. Euh, mais niveau un, et, et... Pardon, pas mais. Euh, niveau influence, on est sur du post-punk et de la jungle-jungle. Pas jungle. La jungle-pop. Euh, un peu à la corridor d'ailleurs. Mmh. Quand j'ai écouté la première fois, je suis tombée un peu dessus par hasard et j'ai cru qu'il s'agissait d'eux. Euh, bref c'est très très chouette Très agréable à écouter Ils ont sorti leur premier album en avril C'est un album qu'ils ont autoproduit euh, Il s'appelle Deuxième Premier Et on va écouter le morceau Révalité Pardon, c'était à moi. C'était Dino avec le morceau euh, réalité, révalité. Ouais, c'est chouette, hein. Très chouette. Mais c'est vrai qu'on retrouve bien la pâte corridor, comme ouais. tu l'évoquais. Euh, on va à, sur un style complètement différent. On passe du coq à Alan. Alan. le coq. Alan. Alan. Francis. L Alan. Alan. Euh, on, <rire> on va entre Rome et Bruxelles. Euh, dis donc c'est Lyon ou quoi et non, pas du <rire> tout. <rire> On va... Quelque part entre le Don Tempo et le Dub. Uh -uh. Bah, dis donc, c'est du hip-hop alors Non, c'est pas vrai. On va écouter le groupe Front de Cadeau, qui est euh, composé de deux comparses, Hugo Sanchez et DJ Atom. Pff, il est prof de bio ou quoi Et donc, peut-être un clin d'œil euh, au groupe Front 242, le nom de Front de Cadeau, je sais pas. Mm -hmm. Le groupe Front 242, c'est un groupe belge, francophone, de musique électronique. Et c'est exactement un peu ce qu'ils font. Eh ouais, ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Euh, sauf qu'ils shot en anglais. Et donc ils ont, ils ont sorti leur premier album en septembre 2022 chez Antinote, qui s'appelle We Slow We Riot. Et c'est un album qui est fait pour masser votre cerveau ou faire réfléchir vos jambes ou l'inverse. On ne sait plus trop. <rire> on est perdu. Et donc euh, bah, ça jongle bien entre Don tempo et dub, en tout cas. Et euh, c'est une longue plage qu'on va écouter qui s'appelle. Sad is fashion, donc installez-vous, détendez-vous sur cette longue plage, vous n'avez même pas besoin de mettre de crème solaire. pouf. on est là pour rigoler ou quoi Front de cadeau, Sad is fashion. Cadeau, satisfaction dans Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille. Euh, eh bien, quel est le point commun entre ce que tu viens de passer et ce que je, je m'apprête à passer Il euh, y a de la musique Oui. Il y a des notes Oui. C'est un peu électronique euh, Non. Ils viennent de Toulouse Non, ils sont également établis entre Bruxelles et Lausanne. Okay. Alors. Lausanne, c'est juste à côté de Rome, en plus. Bah voilà, c'est la même diagonale, à peu de choses près. Hein. Ah ouais, ouais. <rire> <Ben> ouais <hein. rire> mm -hmm. Et bref, du coup, euh, c'est un de mes cookers cook cook euh, du moment. Ils euh, appellent à euh, coup de kerk. Ils sont trois, et eux, ils se focalisent sur les harmonies. Euh, tout ce qui est harmonie, harmonie de voix, harmonie de guitare, harmonie euh, ar de rythme, rythnipotisant et entêtant, j'ai du mal à parler. Harmonie 3D, euh, ancien salon coiffure. Il y en avait deux, un rue Léon Gambetta, un euh, boulevard Victor Hugo. Tu sais que tu habité à Lille en 2015 Si, euh... <rire> si t'allais te faire couper les cheveux, chez Harmonie 3D. Une Bref, euh, en gros l'idée sur scène c'est de, de foutre le public en transe à un truc de ouf. Euh, moi je les ai découverts... Non, mais comme un basic fit, pareil, ouais. je suis en transe avec mon petit sac à dos et tout. Moi je les ai découverts à travers leur quatrième album qui s'appelle Faire ça euh, et qui est sorti chez les disques Bongojo. Il y a du blues, il y a de la folk, il y a du post-punk, il y a du dub, mais il y a surtout des pépitas, patatas, bravas. Euh, ça s'appelle Meryl Woobzlin Je le prononce peut-être très mal euh, On va écouter deux morceaux qui sont assez longs Découpés en doses. les patatos <rire> Le premier c'est Un calme Et le deuxième c'est monte. Et dans monte, tu verras il y a un petit côté Blues, euh, blues Touareg euh, Blues euh, du Sahara euh, Très cool Bref, Meryl Woobzlin avec euh, un calme et là le dernier morceau qu'on vient d'écouter l'eau monte j'espère que ça vous a plu car moi c'est mon coup de cœur et eh ben moi aussi maintenant c'est mon coup de cœur <rire> tout pareil c'est une dinguerie t'appli un classique les nouilles pour cette émission encore une fois euh, il est temps de se quitter on vous laisse en très bonne compagnie avec le festin nu et le bon docteur Benoît et euh, nous on se dit à la semaine prochaine des gros bisous et bon week-end au revoir